Le homme en la police. Le homme Ouais, ouais. Tu connais la chanson Garçon, mauvais garçon Noir et arabe, action du arrestation, altercation Humiliation, et la pression Nous dit qu'on en a fraction, et direct des explications j Parle d'immigration, il demande si je vote aux élections J'ai pas de sélection Je crie tout haut, je baisse votre nation Comment ça Je crie tout haut, je baisse votre nation Comment ça Les cops sont en feu rouge, attention, attention. attention Disparition, face à la police se rendre hors de question forme bleu depuis tout petit nous y sont hors de question forme bleu depuis tout petit nous y sont hors de question forme bleu depuis tout petit nous y sont hors de question faut mal on en il faut que saches y a pas ça mal on en pète leur fion il faut que tu saches y a pas ça mal on en pète leur fion il faut que tu saches mal on en il faut que tu saches y a pas ça mal on en pète troisis inspecteurs on est 10 sans plus dé vasie 309 bleu nuit des bar' haut sans faire de bruit trois inspecteurs on est 10 sans plus des bar't 309 bleu nuit des bardant haut sans faire de bruit trois inspecteurs on est 10 en plus, des nazis, nuit, sans est 10. En plus dé vasie no on va résister à la moindre occasion des culpeeux faut les plaiser il veulent serono homme on va résister à la moindre occasion des culpeeux faut les plaiser on va résister à la moindre occasion des cul-peu faut les fraiser ils veulent tout nom on va résister à la moindre occasion des cul-peu faut les fraiser ils feront le feu camper la reine qu'on les brûle qu'on les prend au les jeunes dans la terre la jeunesse est dans la marche qui nous dans les belles il faut les fraiser ils vont ils ils feront le feu car ils ont mais la reine qu'on les brûle qu'on les prend au rond les jeunes sur la terre dans qui nous dans les belles il faut les Quoi que t'as nos racines, tous les ans, tous les m- Et nos frères qu'elle assassine Elle nous tchache, elle nous ment, elle nous bluffe, elle nous C'est l'ennemi du ghetto, un mauvais jour se dessine Au Babylone, ton système est conçu pour nous enterrer plus tôt Mais il a des soldats, des vrais guerriers dans le ghetto Avoir la foi, garder la tête, autre c'est ça qu'il faut Faire pour faire lever le métro, y ma joie J'aimerais être dans la peau de ce flingue tenu dans la main d'un beurre Qui se verrait qu'à qu qu le peine Guerre féroce, c'est juste un ou... simple biber, une éon guerre féroce, c'est juste un simple biber, une guerre féroce, c'est juste un simple biber, une éon guerre féroce, c'est juste un simple biber. Quand je vois le score du FFN, je vous dis qu'on peut contrer ça, tant de fils d'immigrés si on se mettait tous à voter. Quand le score du FFN, je vous dis qu'on peut contrer ça, tant de fils d'immigrés si on se mettait tous à voter. Quand je vois le score du FFN, je vous dis qu'on peut contrer ça, tant de fils d'immigrés si on se mettait tous à voter. Quand score du FFN, je vous dis qu'on peut contrer ça, tant de fils d'immigrés si on se vor en guerre c'est juste un simple fait divers est en c'est juste un simple fait divers guerre férou c'est juste un simple fait divers est en c'est juste un simple fait quand je vois le score du ML je vous dis qu'on peut contrer ça tant le fils d'immigrés si on se mettait tous à voter mission oh terminer les ministres et les fâchons gar de notre mission ex terminer les ministres et les fâchons gar de notre missionterminr les ministres et les fâchons gar de nos missionsterminr les ministres et les fâchons garnant cette une pétraè Béthes! Vous allez haïr la haine! ça sera pas possible pour monsieur là qui béton, ici on du béton. À présent, il y a plus de bluff. on vient dire toute la vérité, faut leur refaire baver. Mais là la seule chose qu'ils ont mérité. Ma parole les gars, ouais. s'il y en a un qui se la joue vénère, c'est ton foire, je, je lui vais lui baiser sa, sa mère. Franchement, j'ai plus rien à perdre, qu ils se sont mérités. Ma parole les gars, ouais. s'il y en a un qui se la joue vénère, si veut se la raconter, c'est ton foire, je, je vais lui baiser sa mère. Franchement, j'ai plus rien à perdre. J'aimerais les faire prendre, non c'est pas parce qu'il porte la flanc qui fait penser mettre à la mort. La, la vérité de bête, tu sais que le système nous marche dessus, nous on baisse pas la tête, on n'est pas prêts de s'avouer vaincus. Des frères béton, béton tous, tous victimes de trahison de façon s'il y aurait pas de balance, il y aurait personne en prison labé la transnce augmente. Tu sais la la augmente même les plus faible appelé poulets à ah Je me suis pris la tête J'avais qu'à dire les enculés Olé dans l'arène Quand je canne malmen Après avoir craché J'aimerais voir brûler Panamona, Panam, on n'a pas âme Sous les flammes Façon Vietnam C'est beau quartier C'est hôtel particulier ces musées Édifice en pertaillé L'assemblée Et sans s'oublier Matignon et l'Elysée Donc je flotte avec le meuf La presse m'a accusé L'espoir veut menager Les enculés Olé dans l'arène Quand je canne et malmène Après avoir craché J'aimerais voir brûler Panam, on n'a Parame sous les flammes, façon Vietnam C'est beau quartier, c'est d'hôtel particulier ces musées édifice empire, en pierre taillé L'assemblée, et sans oublie, Martignan et l'Elysée Donc, je flotte avec le meurtre, la presse m'a accusé et quelle chance, quelle chance d'habiter la France Dommage mon petit, que ta mère ne t'ait rien dit Sur ce putain de pays, où 24h par jour et 7 jours par semaine J'ai envie de gay sont des a C'est une mais Macron prend le micro c'est pour rire qui est la France espèce de Macron prend le micro c'est pour rire qui est la France espèce de Macron prend le micro c'est pour rire qui est la France espèce de Macron prend le micro c'est pour rire qui est la France espèce l'état de guerre est déclaré au Sahel des petits guerre fatale œil pour œil temps pour temps, organisation radicale alors l'état de est déclaré au Sahel Guerra raciale, guerra fatale Oeil pour oeil, temps pourtant Organisation radicale, alors L'État de guerre est déclaré au sang des fies cyber raciale, guerre fatale Oeil pour oeil, temps pourtant Organisation radicale, alors L'État de guerre est declaré au sang des fies la race guerre fatale oeil pour pourre temps pourtant organisation radicale à la mort en question de meurtre les justice a dû modifier le code pénal le dans ce système meurtre les la justice a dû modifier le code pénal maintenant qu'est-ce que c'est meurtre, le le que meurtre les gars Par tous les moyens nécessaires, il faut leur niquer leur mère Comprends que cette fois, ouais, c'est toi qui perds L'organisation réquisitionne, se positionne Vissé cible, actionne, écarte Sur les patères oui, vous êtes tous tricards Niquez leur mère Comprend que c'est toi qui perds L'organisation Réquisition se positionne Visser cible actionne Et action, cartonne Sur les bâtards Oui tous et tous tricards Putain de rastard Par les 150 salobards Espérer t'en tirer C'était mal anticipé Crois-moi enculé Maintenant tu vas dérouiller Tu vas payer Pour tous tes crimes passés Tes crimes à commettre Maintenant c'est toi l'accusé Bloqué par des vigots Plus moyen de jouer le sauveau Contrairement à on ne pas des balles dans dos micro je frime est un des premiers sur la liste à prix par les gangs terroristes une menace ma menace sur ta putain de face vis pour ta femme pour tes enfants pour ma menace sur ta de face vis pour ta femme pour tes enfants pour ta ma menace sur ta de face vis pour ta femme pour tes enfants pour ta race Asse la menace, plein bla, sur ta putain de face Fille pour ta femme, pour tes enfants, pour ta race Un mort de plus dans nos rangs Une fois de plus vous avez fait couler le sang Combien de temps, va il falloir Attends combien de temps, vont mettre les frères Pour comprendre que la violence n'amène que la violence Laisse-moi t'expliquer comment les gens se sont impliqués Ça vient du 7, 8, 8 oh manche, là on vient tout niquer Tout piquer, plastiquer, le cerveau n'est Ceux qui ont paniqué, bah, Ma, tu peux plastiquer Les arabes les noirs vont tout niquer Je répète, ne pas les couilles Je vais repartir friquer, j'ai fatigué Efface le pas, laisse Comment les gens se sentent impliqués Ça vient du 7, 8, montres, là on vient tout niquer Tout piquer, plastiquer Le cerveau de ceux qui ont paniqué Ma, Tu peux plastiquer les arabes les noirs vont tout niquer Je répète, ne pas les couilles Je vais repartir friquer plastiquer ouais. passe oh. le parole d'expliquer oh. comment les chances se sont impliquées ça vient du oh. seize je là on vient tout niquer. tout niquer plastiquer le cerveau de ce qui ont pas ma tu peux plastiquer les arracher les noirs vont tout niquer le répète mon pas les couches je partir piquer j'ai pas plastiqué oh. le oh. parole d'expliquer oh. oh. comment les chances se sont impliquées ça vient du oh. seize je là on vient tout niquer. tout niquer plastiquer le cerveau de ce qui ont pas ma plastiquer les arabes et les noirs vont tout niquer Je répète, non pas les couches Je veux repartir friquer, j'ai pas aujourd'hui je les aime tellement moins c'est physique biologique au bleu blanc rochu je me allergique microphone branché je me sens tellement bien je leur fais pavvé c'est lavé je peux les bravever la vie est une manif la france une vitre très moins pavvé quand mais aujourd'hui je les aime tellement moins c'est physique biologique au bleu blanc rochu allergique Microphone branché, je me sens tellement bien Je leur ont fait baver, c'est naver, je peux les braver La vie est une manif, la France une vitre est moins bavée. quand Venteur mais aujourd'hui je les aime tellement moins C'est physique, biologique, au bleu blanc rouge je suis allergique Microphone branché, je me sens tellement bien Je leur ont fait baver, c'est naver, je peux les braver La vie est une manif, la France une vitre et moins pavée J'ai le je pense qu'à le gruger, n'ai que la justice, ya que dieu qui veut me juger J'ai je pense qu'à le gruger, n'ai que la justice, ya que dieu qui veut me juger J'ai Je pense qu'en cruger, de que classe justice, il y a que Dieu qui vous juge. C'est le déclenchement. Je pense qu'en cruger, de que classe justice, il y a que Dieu qui vous juge.